Bonjour à vous tous, merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 21 octobre 2022, voici les grands titres de cette édition. A la une de l'actualité, la commémoration du 29e anniversaire de l'assassinat du président Mekior Ndadaye. Dans son homélie durant la messe commémorative, Monseigneur Anatole Rouverignanguet a recommandé aux Burundais de vivre toujours dans l'unité et la fraternité. Vous entendrez aussi le président du Parti sawanien Frodebou dans sa déclaration de circonstance, alors que trois associations des de parents des victimes du massacre de Kivimba ainsi que la génocide de Chirimoso qu'il n'ait pas, qu pas été autorisé à se rendre à Kwiwubu pour se recueillir sur ce site mémorial. Et les cultivateurs exploitant le coton aux alentours de la réserve protégée de Lukoko et la société sucrière Tanganyika Business Industries sont à couteau tiré, vous l'entendrez. En actualité internationale, La première ministre britannique Liz Truss a démissionné ce jeudi. Le nouveau premier ministre britannique est attendu en fin de semaine. Voilà pour le sommaire. Captez écoutez la différence. Oh bonjour. Commémoration ce vendredi 21 octobre 2022 du 29e anniversaire de l'assassinat du président Macky Auronda Daye. Comme à l'accoutumée, les festivités ont commencé par une messe célébrée à la cathédrale Regina Mundi. Dans son homélie, Monseigneur Anatole Nyangé a demandé aux Burundais de vivre chaque jour dans l'unité et la fraternité. Il les a également exhortés à penser à l'avenir du Burundi au lieu d'être embrigadés par le passé sombre qu'a connu le pays. Le président Michel Rundadaye avait mis dans ses priorités le respect des droits de la personne, de la justice et de la sécurité. Extrait traduit par Robin Nyongoro. Le Burundi nouveau que vous avez choisi, par quoi sera-t-il caractérisé C'est la paix pour tous. Ça se voit que vous aviez soif de la paix. Ce Burundi nouveau sera caractérisé par l'unité nationale. Puisque l'unité nationale a été perturbée par des cas d'injustice, de discrimination, de non-respect, nous allons tout corriger en mettant en avant la justice pour tous et en priorisant le partage des biens publics à tout le monde, de toutes catégories, ethnies et provinces confondues, en mettant en avant l'égalité de tous devant la loi pour éviter les manipulations. Ce Burundi nouveau sera caractérisé aussi par le respect des droits humains dans tous les domaines et pour tous. Maltraiter son prochain, le torturer, le tuer, l'emprisonner injustement, lui manquer de respect, Parce qu'il est pauvre, tout ça, ce sont les caractéristiques de la mauvaise gouvernance. Et tout ça va prendre fin dans ce nouvel État. C'était le président Melchior Ndadaïe, traduit par Aubin Nyongourou. dans une déclaration rendue publique, le parti sawagna Frodibou, dont était issu le président Ndadaïe, suggère au gouvernement du Burundi d'accomplir la mission du héros de la démocratie en mettant en œuvre les projets qu'il a laissés, dont celui d'assurer la sécurité à chaque Burundais et permettre à ce que ceux qui ont quitté le pays rentrent. Pierre Claver Nahimana, président du Parti saoïen Frodebou, rappelle au gouvernement de toujours respecter les valeurs de la démocratie. Suivez-le. Lorsque Melitior Ndadaï et ses compagnons en 1993 ont dit qu'on doit établir un régime démocratique basé sur le multipartisme. Peut-être à ce moment-là, beaucoup de gens avaient des doutes, mais il est mort après avoir accompli ce qu'il voulait accomplir. Parmi les programmes qu'il a laissés, on constate effectivement qu'il y a des choses qui se font péniblement, comme les élections, on le constate. Mais on constate qu'il y a d'autres programmes qui souffrent, les programmes concernant le développement de la population, le développement du pays. Actuellement, nous nous retrouvons dans des situations très gênantes. Lorsqu'on fait des classements au niveau mondial des pays développés ou non développés, le Burundi se trouve derrière la ligne. Ce n'est pas une position qui est très agréable lorsqu'on est burundais. Alors, c'est de notre devoir, les partis politiques, de demander des comptes au gouvernement, de lui dire écoutez, sur ce point-là, sur celui-ci, sur celui-là, il y a des problèmes. Il y a espoir, effectivement, que le gouvernement puisse aborder certaines questions qui peuvent trouver solution rapidement. La problématique de morcellement des terres agricoles, il faut que ça s'arrête. Est-ce que c'est une mesure qui est difficile à prendre Non. Donc ça, ça peut se faire immédiatement. Il y a aussi espoir que ce que nous demandons, que le gouvernement puisse ramener la quiétude et la paix chez tout le monde, que tous les Burundais qui ont fui le pays puissent se sentir à l'aise pour revenir, il y a espoir que cela puisse se faire très rapidement. Nous avons constaté que ces derniers jours, il y a des Burundais qui disaient « je ne rentrerai jamais au Burundi », mais qui sont rentrés. Même si le gouvernement ne le dit pas tout haut, ça veut dire qu'il a pris certaines mesures pour les tranquilliser. Alors, si le gouvernement l'a fait, pourquoi il ne le fait pas pour tout ce monde-là Qui est On est en démocratie, il faut savoir jouer sur ce genre de paramètres pour que effectivement le pays puisse avoir la quiétude. Si vous ne le faites pas, sachez bien qu'un pays qui n'est pas tranquille, il est impossible qu'il aille dans le développement. C'était le président du parti Sawagna Frodebou, le président Pierre Claver, Naïmana. Je vous l'avais dit dans les titres, l'association pour la lutte contre le génocide, à génocide de Chirimosso, l'association des parents des victimes, l'association pour la réconciliation et la gestion des mémoires blessées au Burundi. Ces trois associations ont rendu public un communiqué de presse dans lequel elle regrette qu'elle n'ait pas eu la permission de se rendre à Kuivu pour commémorer et se recueillir à cet endroit où des élèves et enseignants du lycée de Kiwimba ont été brûlés vifs et sont morts calcinés en ce jour fatidique. Nous reviendrons dans les détails sur cette déclaration. Mais avant cela... Le gouvernement burundais a déjà entrepris beaucoup d'initiatives pour la protection des personnes âgées, dont la gratuité des soins de santé pour les démunis et la pension de retraite pour la catégorie des fonctionnaires. C'est ce qu'a rappelé le secrétaire permanent ministère des droits de la personne humaine lors de la célébration de la journée internationale dédiée à, euh, à ces personnes. C'était euh, ce jeudi dans la commune Rutegama de la province Mouranvia. Certains défenseurs des droits des personnes âgées plaident pour l'accélération dans la mise en place d'une loi de protection protection et promotion de cette catégorie de Burundais. Les détails avec Moïse Misako. Certaines de ces personnes âgées trouvent que cette journée est une occasion de se souvenir d'elles. Mais elles indiquent qu'elles font face à beaucoup de difficultés, entre autres, le manque d'assistance et l'expropriation dans leurs propriétés foncières. Au sein de la Saba, association Aïe sans frontières qui milite pour la protection des personnes âgées, l'on déplore les accusations de sorcellerie dont est victime cette catégorie des Burundais. Le président de cette organisation, Gezae Ferdinand, apprécie les initiatives du gouvernement dans la protection des personnes âgées et souhaite l'accélération dans la mise en application des lois en faveur des personnes âgées. Le gouvernement du Burundi est en train de faire de très bonnes choses pour les personnes âgées qui sont et Comme vous le savez, les personnes âgées et retraitées actuellement, ils ont eu la mituelle. Nous voulons aussi que cette initiative du gouvernement puisse se prolonger par établissement et des lois qui protègent Des droits des personnes âgées. Vous voyez, on est en train d'élaborer de des textes. Nous voulons que ces textes puissent être mis en, en pratique de façon efficace. Au sein du ministère, ayant les droits de la personne humaine dans ses attributions, l'on déplore également les accusations de sorcellerie à l'endroit des personnes âgées. Le secrétaire permanent à ce ministère affirme des avancées dans la protection et la promotion de cette catégorie. Quant à la question d'expropriation de ces personnes âgées, Poshin Atungimana espère que les notables culinaires vont aider à trouver solution à ce problème des soins de santé gratuits pour les personnes âgées qui sont dominées la pension et les soins des personnes âgées qui sont à la retraite mais on ne peut pas passer sous silence qu'il y a des personnes âgées qui sont dans des difficultés il y a aussi celles qui sont malmenées qui sont expropriées mais il y a des notables collinaires nous espérons que ces notables vont contribuer pour rétablir dans leurs droits des personnes âgées surtout les femmes âgées dans le voisinage. Cette journée est célébrée chaque année le 1er octobre et au moment des années 1998. Le Burundi a célébré cette journée sous le thème encourageant les femmes âgées à travers des solutions résilientes aux défis auxquels elles font face au quotidien. Vous n'avez pas Isanganilo Vous ratez l'essentiel. 13 h 08 à Bujumbura et sur Isanganiro. Le journal se poursuit par les nouvelles des provinces. Les cultivateurs de coton exploitant les alentours de la réserve protégée sont en retard par rapport à la saison culturelle. Ils n'ont pas pu labourer leur champ à cause d'un conflit qui les oppose à la société Tanganyika Sugar Industry, qui cultive la canne à sucre dans la même localité. Cette question reste toujours pendante, même entre le directeur général de la Cogirco, la, le comité de gérance du coton, et certains responsables de cette société sucrière, Spescaritas Cavagnana. Les cultivateurs de coton du côté de la Kojelko, les cultivateurs de canne à sucre de la société Tanganyika, Sugar Industries, tous ont arrêté le travail il y a plus d'une semaine après les échauffourées qui ont surgi dans les terrains exploités dans la Rukoko. Le programme de relance de la culture du coton demande de l'augmentation de la production et les cultivateurs disent avoir besoin de vastes terrains à exploiter. Les autorités leur ont donné les propriétés situées entre la réserve protégée et les plantations de canne à sucre de la société Tanganyika Sugar Industry. Les responsables de cette société n'ont pas accepté cette attribution et précisent que le coton ne peut pas être cultivé dans les superficies réservées à la canne à sucre et qu'ils ont même une attribution de 1100 hectares. Nous n'avons pas pu joindre Naoumoubara Miriza, responsable de la société. Son téléphone sonnait, mais il ne décrochait pas. De son côté, le directeur général de la COGERCO explique qu'ils sont encore au niveau des procédures et qu'ils vont bientôt tracer les limites entre les deux parties. Les cultivateurs de coton attendaient ce mardi sur le terrain les deux parties en conflit afin de dénouer la situation, mais sans succès. Cela étant, Ils sont déjà en retard par rapport à la saison culturelle, comme ils le disent. Merci, Spes Caritas Kawaniana Radio Merci Spécialitas Caritas toujours dans les nouvelles de Provence, mais cette fois-ci en bref. Une peine à perpétuité des dommages et intérêts de 20 millions de francs burundais sont des sanctions infligées par le tribunal de grande instance de Makamba à Léonard Nahayo de la corinne Ravilo en commune et province Makamba. Dans un procès de flagrance de ce jeudi, de plus, la moto du condamné va être vendue aux enchères et l'usufruit en faveur de la mère de la victime pour la prise en charge de l'enfant de ces dernières. Il a été condamné d'avoir poignardé volontairement son épouse, Violette Minani, en date du 17 de ce mois. Au cours de ce procès, Nahayo n'a jamais réfuté les allégations du substitut du procureur de la République, mais a demandé pardon, disant qu'il l'a poignardé involontairement, signalant que ce condamné avait tué sa femme chez ses beaux-parents et où il avait fui suite au traumatisme et a pris le large vers la Tanzanie, où il a été euh, attrapé et est retourné au Burundi. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Trois associations de parents de victimes et de rescapés des massacres de 1993 dénoncent ce qu'elles qualifient de discrimination ou politique de deux poids deux mesures. En effet, ces associations se sont vues refuser la permission d'aller commémorer et se recueillir au site mémorial de Kivubu où des élèves et enseignants tout du lycée de Kiwubuimba ont été brûlés vifs. C'était le 21 octobre 1993. 13, date de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ces associations, que sont l'Association pour la lutte contre le génocide, à ces de Chirimoso, Association des parents des victimes, Association pour la réconciliation et la gestion des mémoires blessées au Burundi, demandent au gouvernement de respecter les conventions internationales qu'il a lui-même ratifiées en matière de respect de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression et de la liberté d'association. Suivez à ce propos... Le professeur Lothar Nyonguru, il est président du comité exécutif et représentant légal de l'Association pour la lutte contre le génocide, à génocide génocides Chirimos. Nous avons appris avec euh, douleur l'interdiction de nous rendre au site mémorial de Kibimba euh, qui se trouve euh, au lieu d'Ikwibu. Depuis euh, plus de 20 ans, nous nous sommes rendus à ce site mémorial de Kibimba pour euh, nous recueillir Au monument érigé en mémoire des victimes de la haine ethnique, à savoir plus précisément plus de 150 élèves euh, et des enseignants de Kibimba ainsi que et la population Torsi des environs euh, qui ont été tués. Et plus précisément, c'était surtout en mémoire pour les 150 plus de 150 élèves qui ont été brûlés vifs jusqu'à être calcinés pour la simple raison de leur naissance en tant que Ça nous a peiné d'autant plus que dans les... pour parler, si je puis ainsi dire, avec euh, l'autorité du ministère de l'Intérieur, il nous a été interdit d'aller à Kibimba, mais qu'à la place que nous allions nous recueillir au site mémorial de feu président Dadaïe pour y déposer une gerbe de fleurs en mémoire du président défunt. nous leur avons demandé qu'en retour nous puissions euh, nous rendre le lendemain, le 22 octobre, que nous puissions nous rendre avec une délégation du gouvernement à Kibimba pour rendre hommage à ces victimes de la haine ethnique mais euh, nous nous sommes heurtés à une fin de non recevoir de la part euh, du ministre de l'Intérieur Et nous n'avons pas compris euh, comment il est permis aux uns de faire une commémoration et qui est interdit aux autres de, de faire le même exercice. Alors, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement burundais Nous, nous demandons au gouvernement burundais qu'il revoie cette décision qui a été prise de nous interdire de nous rendre à Kibimba. C'est un exercice que nous faisons c'est une démarche que nous faisons de manière pacifique. Nous voudrions demander au gouvernement aussi de, de prendre au sérieux et de réprimer euh, ceux qui, en parole ou en acte, veulent exacerber euh, les, les frictions, les antagonismes ethniques. C'était le professeur Lothar Nyonghuru, président du comité exécutif et représentant des gardes de l'Association pour la lutte contre le génocide AC, génocide Chirimoso. En actualité internationale, six semaines à Downing Street, un record de brièveté. La première ministre britannique, Liz Truss, a démissionné ce jeudi 20 octobre face à l'impossibilité de mettre en œuvre son programme. L'échec de son plan fiscal a conduit de plus en plus de députés appeler à son départ. Le Parti conservateur doit désormais se trouver encore une fois un nouveau chef, le où les candidats seront connus lundi. Le nouveau Premier ministre sera en poste en fin de semaine. Et si je referme ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Également merci à François Akimana pour la mise en onde. Je rappelle le grand titre de ce journal ce 21 octobre 2022. C'est la commémoration du 21e anniversaire, 29e anniversaire pardon, de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Dans son homélie, durant la messe de circonstance, Monseigneur Anatole Roubirignangé a recommandé aux Burundais de vivre toujours dans l'unité et la fraternité. Au micro, Jean Bosco Ndouimana, merci de rester fidèle à Radio Isanganiro. Un très bon après-midi. Thank you.